Allo Juanita Oui,、euh, je vois que tu n'es pas là, je vais te laisser donc le message sur le répondeur. C'est Juan, le... le mari de p e p i t a Oui, elle m'a commenté que tu voulais venir、euh, ici faire un petit tour dans le coin et faire surtout de l'écotourisme.、Euh, je crois qu'elle allait t'envoyer un mail、euh, pour t'expliquer quelques trucs, mais、euh, il faudrait surtout que tu nous dises les dates exactes de ton séjour, ton budget et surtout ce que tu d é s i refaire. s Pour qu'on puisse exactement te dire ce que tu pourrais, que tu pourrais pratiquer, les sports, où est-ce que tu désires loger, si tu veux être dans un gîte ou choses comme ça. Donc, dès que tu, es, tu sais exactement ce que tu veux, bah, tu, tu nous écris un mail ou, ou un coup de fil.、Hein. On t'attend、euh, pour pouvoir répondre. Allez, salut!